بسم الله الرحمن الرحيم ففي درس سابق دخلنا في ما يعترف بالخوف بعد ما أخذنا المحبة دخلنا في العمالة قلبية دخلنا في باب الخوف وذكره قره تعالى إنما ذلكم الشيطان يخايفو أولياءه فلا تخايفون وخايفون إن كنتم أؤمنين ஜஃபியல கே சோஃபி தபு கே மர அக تترك الواجبات نعم واخذنا الادله على بعض ادله لذلك من القران الان يذكر شيئا من السنه ويقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين ان تردي الناس بصقه الله وان تحمدهم على رزق الله وان تسمعهم مراما لم ياتك الله ان رزق الله لا يهره هف حارس ويرده تراه يتكاره والحديث اخرجه البيهقي وغيره ولا يثبت ضعفه الالباني وغيره واللسان ستقوايت ابي فاضط ادله تفضل بهم صاص Donc Abu Saïd aurait rapporté que le Nabi Sallam aurait dit C'est parti de la faiblesse de la certitude que tu sois prêt à les gens qui t'amènent à mettre Allah en colère. O plutôt que tu mettrais les gens, satisfaire les gens en irritant Allah. tu fais ce que les gens ils aiment cette chose là elle est haram ou que tu loues les gens pour une chose qui revient à Allah ou alors tu les blâmes d'une chose que Allah ne t'aurait pas donné et que le risque que Allah t'accorde ne saurait euh, obtenu même avec la plus grande des avidités c'est à dire quelqu'un qui est euh, Et tous les efforts pour l'avoir, cela ne fera pas parce que l'esprit lui le, qu viendra plus qu'un autre. Qu'elle a dit que quelqu'un déteste une chose, cela ne repoussera pas ce que l'Allah vaut en donner. Et si on milite plus ce genre de paroles, il y aura peut-être moins de fitaines entre nous, entre les gens, sur Terre. Que ce qui vient, c'est ce que l'Allah a voulu qu'il nous vienne. C'est ce qu'on a été privé, ce qu'il a voulu nous priver. C'est ce que l'Allah a voulu nous priver. Et cela me trit court à des tensions nées de jalousie, la jalousie, l'orgueil, le mépris, la mauvaise envie, la avarice et la cupidité. Vous allez les aller. Vous allez les aller. Tu as le jaloux, tu es jalouse de quoi Une chose qu'Allah t'a donnée. C'est comme si tu étais mieux content de ce qu'Allah t'a raconté. Donc en vrai, tu es mieux content de moi, il ne vient pas à toi, il ne vient à Allah. Et que ça indique les gens qui sont orgueilleux, qui sont hautains, pour les choses qu'Allah leur a donné. On va leur dire cette chose-là que tu as comment l'as-tu obtenue C'est celle-là qui t'a donnée. Donc au contraire, ça te va te rendre plus humble. Savoir qu'en fait, tu ne mérites pas... Enfin, tu ne mérites pas. Tu n'as pas le mérite. Mais ça l'aime, les femmes qui sont belles. Mais ça l'aime, elles sont belles. Féaline. Cette beauté. Est-ce qu'on fait des choses pour l'obtenir Là, elles sont les belles. Un beau visage, des beaux yeux, des beaux cheveux. Elles, elles n'ont fait qu'entretenir la chose. Peut-être qu'elles ont fait du sport pour avoir une silhouette. D'accord Et même ça... ce ilm que les riadans dans le sport elles ne l'ont pas inventé on leur a dit comment faire fais telle et telle chose de telle et telle manière comme on dit elles n'ont pas inventé l'eau chaude et souvent ce n'est pas plus intelligent ceci souvent donc quel il y a un imérite elles ont réellement pour pouvoir se, se croire meilleur que les autres elles ont demain un accident c'est vite réglé tu es défiguré et tu es euh... comment dirais-je tu es euh... démondré au quoi خلاص c'est fini, tu boîte. Tu as un pied en moi, tu as C'est fini. Un travail de, de sur des années de sport en quelques secondes il s'arrête. Pour à ça. J'ai Lyon a tiquer comme ça d'une femme. C'était une manchot. C'était une manchot. Elle s'était défigurée par son chien. Mon chien l'a attaqué, il a défiguré. Pas possible. Je me rappelle de cet homme avant, il y a longtemps. En France, un homme qui était totalement défiguré à cause d'un insecticide. Là, ils l'ont bombardé sa maison insecticide après il a allumé une cigarette, tout s'est enflammé. Il a perdu il a perdu toute la peau de son visage, les puces de nez, les les pas sur la tête et tout les faire repousser même. Il veut lui enrichirissime par son procès. Donc, si il se perd de son visage, cela va pas rendre ce qu'il a perdu. Donc ce genre là cette beauté que tu auras aussi c'est là que ça crée Tu as voulu qu'un tel soit grand, un tel soit petit. Un tel soit gros. Tu as des gens, même s'ils ne mangent pas beaucoup, ils sont de son nature, ils sont gros. Ils sont obèses. Et tu en as, même s'ils si mangent beaucoup, c'est de nature, pas, ils sont masse. Ce n'est pas qu'ils font du sport, c'est comme ça qu'ils sont. Et tu en as d'autres, c'est travailler. Quand qu il est en social, il t'a accordé tout cela. Ainsi de suite. Quelqu'un, tu vois, il comprend vite, il a un faham. C'est l'humour. Ce faham. Quelqu'un te l'a accordé C'est Allah Azawajal. Et Ils ont plus de mal à comprendre. Parce que c'est de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. « Masalen al-mar'ah. »« Al-mar'ah. »« Khaif al-haql. » Sa raison, elle est amoindrie par rapport à l'homme. Leur l'homme, elle dit, oh, « Ce n'est pas de sa faute, elle est décrite comme ça. » D'accord Tu n'as pas blâme une femme d'être comme ça. Elle sera blâmable, par contre, si elle ne prend pas en compte qu'elle est comme ça et se comporte comme que quelqu'un qui n'est pas comme ça. Là, elle sera blâmable. Elle veut prendre... à statistique ne partient. Tu dis non toi. Allah il te fait de telle et telle chose du côté tordu. Donc à toi ta place c'est là-bas endroit. Il y avait une place qui n'est pas Là, on va la sienne. L'honorable Lamé, monsieur à sa place. Elle prend la elle a prendre la bénédiction qu'elle lui a accordé. Et que tu as compte de ça. Nature. Mal à chier. Mal à chier. D'ailleurs les postes à haut responsabilités ne sont pas qu'au dos femmes par rapport à ça. Voilà comme ça. Et chez les hommes c'est pareil. ça me dit faire. Ça t'a son pu à tes genre que d'autres. Même chez les femmes, tu te défends, faut protéger juste que les hommes. Mais moi mon bas là en porte la nature première, le genre le genre féminin de base est comme ça et le genre masculin, de base est comme ça. Maintenant, tu as des femmes, elles ont un caractère fort et dominant, si tu as des hommes, ils ont un caractère faible et ils sont dominés, même par les autres hommes. Peut-être même euh, ana fort pourraient les les manipuler tant moins ils sont ils sont pas très euh, euh attentifs pour bon, avoir fun. Quoiqu'il en fasse ces choses-là, c'est Allah qui donne cette capacité. Maintenant, l'homme peut être euh vanté d'avoir fait les causes pour entretenir ce qu'Allah lui a donné. Et d'avoir fait l'effort pour entretenir ce qu'Allah lui a donné. Non. Mais de base, ça ne revient pas à lui. que comme on a dit il peut tout perdre on en est pas Et peut tout perdre en un instant. Des gens se sont devenus ricchissime là du mis des numéros l'auto. C'est hasard le loto, d'accord Et là coche des bons numéros, ils deviennent ricchissime. Parce qu'il a fait l'effort que l'autre il a fait comme étudie dans le commerce, étudie dans le ma... dans le marketing, euh, étudie de cas à cas, il est devenu riche sur des années des années. L'autre il est arrivé, il a fait coche tes numéros, ton numéro, ton numéro, hop, c'est sorti. ou l'autre là que je viens de vous dire qui a été brûlé euh, vif il a fait un procès de la gagner un procès de la faire de quelques jours quelques mois, il a gagné, devenu richissime et d'autres sont devenus richissime sur des années de travail et tout comme tu as des gens et eh ben ils sont devenus richissime sur des années de travail, ils sont devenus ruinés en quelques minutes, à la bourse je ne sais quoi hop tout a chuté la salade Hada minallah Allah qui il ne ma autant ce qu'il a pris. Puis si Allah te donne quelque chose à donner, il reprend ce qu'il veut. La vie, que qu'Allah te donne, demain il te reprend. Tu te donnes des enfants, demain il peut les reprendre. Wa qad. Donc faut pas oublier cela. Alors Mohi, c'est éviter tout bon, c'est dans le sentiment. Ça évite l'arrogance inutile, l'orgueil, la jalousie, autre comment on appelle ça au début. Il y a quoi au fait que les met La faiblesse, la faiblesse est ded la force. on c'est le contraire de la force la faiblesse al yaqin wa kamal al iman yaqin le sopholu ici c'est la la foi complète entourer les gens confiance en allah et tu as le ridaa des gens ou le ridaa d'allah tu fais passer l'agrément des gens hein en, en, en provoquer la colère d'allah azza wa jalla وان تحمده عمر رزق الله اي تشكرهم على ما وصلك ما وصلك على ايديهم من نعمه وتنسى المنعم الحقيقي وهو الله tu remercies les gens sont fait obtenir alors cela vient Allah azza wa jalla et tu oublies c'est vraiment quand tu dis le bienfait que c'est Allah min al adl bab tu tu on vient on arrive a oublier que c'est Allah c'est une chose انتظومهم على مالا مؤتك الله اي إذا طلبتا منهم شيئا ومنعوكا زمامتاهم على ذلك ونسيتا عن المانيعة حقيقي والله لذا si jamais ils attendent de toi tu attendes d'une chose que tu ne la donnes pas alors tu les blâmes pour cela en oubliant que c'est Allah réellement qui t'en a privé mais là on ne parle pas de hak de droit bien sûr quelqu'un il a un droit à toi il ne te le donne pas tu peux le blâmer pour cela mais après tu sauras que c'est Allah qui a condolé que c'est ça ne veut pas venir on dit quoi à euh, à la fin de chaque salawat des askar des salawat allahumma la mu'tidi ma mana't wa la manni ma'tak wala naf'a min jinka euh wala sa'a minka euh, euh jad. c'est le gade le gade fais le معنا تجيب لي c'est le zikra allahumma la mu'tidi ma mana't wa la manni ma'tak lima a'tak Wa lan fa'u minka za jadd al-jadd wal jadd wa zakkah Allah nul ne peut donner ce que tu vas priver et nul ne peut priver ce que tu vas donner et que le rang d'une personne ne sert à rien par rapport à ce que tu vas donner auprès de toi. Adr ma'na يقول في شأن الجمال يُعبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من ضعف الإيمان أو ضعف إيمان الشخص ويقينه أن يحامل الناس في أقوال وفادي على حساب الدين ويؤثر رضاء الناس على رضاء الله ويشكر الناس لما وصلهم من يعم الله على أيديهم ويذمهم على معا لم يكتده الله الله له على ايديهم وينسى ويتناسى مال فوق بينا ينسى ويتناسى يعني صار سي يلوبلي يتناسا يتفى oublier comme tu as dit comme يبكي ويتباكى سي pleurer يتباكى se faire pleurer تفاعل لو هو استفعل يفيعصي يصير سوى فعل لا معنى وينسى او يتناسى ان المنعم الحقيقي والمانع الحقيقي هو الله ثم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الفضل كله بيد الله ياتيه من يشاء نعم كما قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض انسبيي با نكوندي باسكو الله ادوني ادو با بريفيرونس يرجئ نصيبكم ما اكتسبوا ويرضي نصيب ما اكتسبنا وسم الله من فضله et que les hommes auront la part qui leur revient et les femmes auront la part qui leur revient et demander à Allah de sa grâce. Ce m'a dit le Nabi sallallahu alayhi wasallam, paix sur lui. Wa annu ra'asat yawahed jinbahu wa law balagha fi al-hirs ruayatah <coughs> وَلَيَا سَتَتِيُوا أَحَدُ اللَّفْعَهُ وَرَبَلَاهَا فِي الْكَارَةِ إِشِدَّتَةَهُ Donc dans ce hadith, qui est bien sûr fable, on a expliqué, mais au sens correct, que fait partie de la fable foi de faire preuve de complaisance avec les gens sur le compte de la religion. Et de provoquer l'agrément des gens par la colère d'Allah. Et de remercier les gens de ce qu'ils t'ont donné en oubliant que c'est Allah qui t'a accordé. Ou de blâmer les gens de ce qu'ils t'ont pas donné en oubliant que c'est Allah qui t'en a privé. Donc la grâce entière est dans la main d'Allah Azza wa Jalla. Il donne à qui il veut. Il en prive ce qu'il veut. Et Allah il sait mieux. Ou al-hakim al-alim. Et quoi que tu fasses comme effort pour obtenir une chose Tu ne l'obtiendras que si Allah te l'accorde D'accord Et quoi que tu fasses pour empêcher une chose D'accord Elle ne se délournera pas que si Allah l'aura voulu Et si elle, elle est liée, elle aura lieu Quoi que tu fasses Quoi que tu fasses Il y a tout le fait Il y a un iman, il y a un zidu ou il y a un koso ويقوى ويدعف هذا الصحديث دي بيانكه بنزور فيكن الايمان قد ميدوفل بيقيد بيتو سكي بروف كليمان بي سا فيل فانين ان الاعمال من الايمان ثالثا اثبات صفه السخط لله والصحديث ماشي دي فابل كل الكره ما ينزتوي دالله السخط وغضب رَابِعَنْ تَحْرِيمُ شُكْرَ النَّاسِ إِذَا تَقَتَّ عَنْ نِعْمَةَ تَأْتِي مِنْهُمْ إِسْتِقْلَالًا qu'il a t'a dit de remercier les gens sur si la croyance que le bienfait provient d'eux indépendamment dans la volonté d'Allah ça revient au bèbre de croire que la pluie vient d'être planète et ça c'est moindre, car à la base, à la pluie, la planète, elle n'a aucun, aucune part, même aucun sable dans les centres de pluie, alors que l'homme peut avoir une part de sable. Donc, ce n'est pas revenu. Il était bien faisant envers toi, il t'a aidé. Pleine part. Comme cela va venir, dans le tanbih du Mouallif. Frère Allah. Khamisan tahlim dhammena salamalam yukaddirullah Et qu'elle a dit qu'il est interdit de blâmer les gens parce que Allah n'aura pas prédestiné. il n'était pas venu et tu dis qadalla Allah wa ma sha'a fa'al sadisan anna al-khayr wa sharr muqaddar min Allah kida biyal mal sont prédestinés par Allah bu nisbat al hadith al bab le rapport du hadith par rapport au chapitre a laysu dalal al hadith ala tahlim tark shay'in min al wajib khawfan min al nas hadith ya montre la tradition de laisser de chine chose பார்பும் திருக்கும். THERE'S ANY்னும் நாம் நாம் நாம் நாம் நாம் நாம் நாம் நாம் நாம் முன்னால் الحادثة الـ توقைத்து الـ توقைத்து الـ توقைத்து «ாய்سு وافاد الحادثة «ـَنَا الْخَوْفُ نُوعٌ مِنَ الْعِبَادَةَ وَاسَلْفُ الْعِبَادَةِ لِغَيْلِ اللَّهِ شِرْقٌ» كلِّ بيان ذلك الفران Et je ferais même t'amener des djomelats. Apprenez ça. Non. La peur, tu fermes oui. dans l'ibadah. Allez voir. Tournez. Mets de rassou pour le cœur là, tu sais. Non. Oh. Ils vont percer. Oui. يكون ملاحظة سند على الحديث في ضعف لكن الأدلة الأخرى تقوي وتؤيده كما نقول الحديث سند على فبل دفوز بعد ذلك يحصل على الحديث في كفيمة في الفرنس يقول الجام بين على الحديث وقوله صلى الله وسلم من لا مشكل الناس لا مشكل الله أي أنه يجوز شكر للنسان على أساس أنه السبب ويحرم شكرهم ويا حرم شكره يعتقد ان المنعم انه المنعم الحقيقي دونك بنو كومبونص حديث avec le hadith qui est que celui qui ne va pas avancer les gens ne va pas avancer Allah c'est le fait que la personne a une part de remerciement car elle a une cause dans un bienfait qu'elle a apporté mais ce qui est haram c'est d'en faire elle la personne qui t'apporte le bienfait directement avant merci يقول المصنف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي روعنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انتمس ارضاء الله بسخط الناس رضي الله عنه وراضي عنه الناس ورد عنه الناس عفوا ومن انتمس ارضاء الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس رواه البخاري في صحيحه وَصَحَرَهُ الْاَلْبَانِ Donc selon Aisha, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui recherche l'agrément d'Allah en mettant les gens en colère, Allah sera satisfait de lui, et rendra les gens satisfaits de lui par la suite. Et celui qui cherche l'agrément des gens en mettant Allah en colère, alors Allah se mettra en colère contre lui, et provoque la colère des gens contre lui. Donc il aura tout perdu, en réalité. Tout ce qu'il a voulu avoir, il ne l'obtiendra pas. De quoi récompenser ce genre de choses Bah on sait que obéir aux gens en mettant alors colère ne sert à rien car les gens finiront par être collés contre toi et les gens ne peuvent rien t'apporter de toute façon. Colère, satisfaction ne pourront t'apporter ce que Allah t'aura déjà décrété. Il dit "Chafre les كلمات. Il te met ça et toi là-bas. Tu es de rechercher سخط الناس أي غضب الناس سخط ولا غضب كل عضي جان يقول في الشاح الاجمالي يقبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من طلب رضا الله بامتثال أوامره واشتناب نواهه ولم يبالي بسخط الناس وغضب وغضبهم وما يوجهونه إليه من الإيهانات والدوغوت فإن الله سيرضي عنه سيرضى عنه ينزل محبته في قلوب الناس اما من حاول رضى الناس ولو كان ذلك على حساب الدين فإن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه ينزل بضغض ذلك الشخص في قلوب الناس عقوبه له وبنقض قصده والواقع يشهد لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض الحديث que celui qui on cherche la grémon dallah en en accomplissant ses ordres et en évitant ses interdictions sans se soucier de ce que les gens pourront dire de leur colère ou quoi De ce qu'ils pourront lui, essayer de lui faire subir. Allah la ghia et fera descendre l'amour son amour dans le cœur des gens pour lui. Au début, on se tient on se colle contre toi si tu patientes. Au bout d'un moment, ils en finiront pas ça résigner résigner enfin se résigner Quand on dit les gens c'est pas ijma, il y aura toujours des des tracteurs. Il y aura toujours des des des des tracteurs mais dans l'ensemble <coughs> tu ne verras pas forcément <coughs> ce que tu craignais. Hamay ah, a toujours des amis, Hadis. Le Nabi sallam. D'accord Il a fait la da'wa pour le tawhid, il les corrigeont un peu, c'est d'accord Ils donc fait la guerre. Mais il s'est passé quoi au final ils sont rentrés, en Là, ils sont rentrés en si dans le dîn. Ils sont rentrés dans le dîn. Et si ce n'est pas eux qui rentrent dans le dîn, d'autres gens rentrent dans le dîn. Par exemple, leurs enfants. Aujourd'hui, tu vois les koufars nous faire la guerre. Eh bien, ils ne se fait qu'à la Azawajal, ils fassent que ce soit leurs descendants qui rentrent dans la religion, si ce n'est pas eux. Et le contraire, Celui qui cherche à plaire aux gens en mettant Allah en colère, c'est-à-dire sur le compte de la religion, alors Allah sera en colère contre lui, et faire en sorte que les gens seront en colère contre lui, également. Et au final, ce qui cherche à obtenir, elle ne l'aura pas. Quand il voulait plaire aux gens, les gens, finalement, ne l'aimeront pas. Ne l'aimeront pas. Et l'actualité en témoigne. يالن اي والله يقول في الفوائد اثبات صفه الرضى لله الرضى الذي بهم تام جزيب الله سبحانه وتعالى ثانيا انا التمسك بالدين سببا لرضى الله ورضى الناس سخوشي على لا ريجون سولي باميل كوز دغريمون اوتنيغريمون الله سولي ديجون ايغالمون صار ليس التحليم المجامله على حساب الدين الذي لا يPermettre de faire preuve de fausse politesse sur le compte de la religion comme les concessions pour autre Rabbi anizbat sifat as-sakhat lillah comme on l'a dit fa misal mudahana fi din sabab as-sakhat lillah mais est mudahana la mudahana ma hia wal wal durat law tadehno fi yadehnon ay wa les concessions dès les choses pour que dès on échange comme ça said il kulub wa tasrifuha huban wa buhdan bi yadi Allah col les cœurs et leur changement ils sont en amour ou en colère cela vient Allah c'est Allah qui donne l'amour de quelqu'un ou la colère de quelqu'un ou comme ça munasabat al hadith al bab haythu dalal al hadith ala tahlim tark shay مِنْ تَعَاتِ اللَّهِ خَوْفَمْ مِنَ النَّاسِ وَطَلَابُ رِضَاهِ Donc ce hadith vient montrer la tradition de délaisser une chose dans les obligations d'Allah عز و جل par peur des gens et pour obtenir leur azimut مُنَسَبَاتِ الْحَادِثِ الْتَوْحِدِ عَيْسُ دَلَى الْحَادِثَ الْاوْجُوبِ إِخْرَاسِ الْخَوْفِ لِلَّهِ لِذَا يَكُونُوا الْخَوْفْ نُعَيْنَ مِنَ الْعِبَادَةِ onصفe عباره direl la shirkon donc la peur est une adoration on va dire à la forme quand on dit la peur la peur qui est la forme de peur qui est qui revient dans ce que euh que le nom d'allah azza wa jalla cette peur là c'est une ibada touche à la religion chercher l'agrément d'Allah ou autre il a tourné pour que Allah azza wa jel هذا y'a tru luf ichir نعم donc bien différencié entre les femmes de père pour ne pas se mettre à confondre et émettre des jugements erronés عَلَا مُهِمْ جِدَّن عَلَا فُمَ عَلَا إِلَّهُنَا وَالْحَمْدُ رَبِ اللَّهِ الْأَمِنَ